a Please. s r o c classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures. Tel qu'on l'a annoncé cette semaine sur le site web de c i Fou, je vous présente une émission spéciale métal afin de souligner la tenue du festival Heavy MTL à Montréal en fin de semaine. C'est donc dire qu'au cours des cinq prochaines heures, je vais vous présenter uniquement du hard rock et du métal. On va entendre, entre autres, cet après-midi des artistes des groupes comme Kiss, Iron Maiden, Slayer, Alice Cooper, Testament, Megadeth, Pantera, Exodus, v o i v o d Anvil, Rush, Deep Purple, Van Halen, Aerosmith, Saxon. Alice in Chains et plusieurs autres. En outre, je vais vous présenter、euh, des nouveautés, l e s nouveaux albums de Nevermore, Witchery et s y Work. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de métal anglais obscur des années 80 du nom de Blitzkrieg. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec des gros canons. Dans un moment, on va entendre Black Sabbath et Led Zeppelin. Mais tout de suite, on écoute le trio que certains considèrent comme le premier groupe proto-metal de l'histoire. ブルーチュー r サ i m タ b ブルー s cheer, Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule, absolument la seule, A faire tourner du vrai Rocket w a r l d hier. C'est faux!891FM。 I tried to get a date Sometimes I wonder what I'm gonna do l o v there ain't no kill for the summertime blue Well my mama Papa told m e son you got to make some money Well if you wanna use a car to go around Gonna work I told t h e boss I was sick. He said, Sometimes I wonder what I'm gonna do. No, there ain't no cure for the summertime blue. i got to take the weeks, i got to have a f my vacation. i got to take my problem to the United I done told my congressman, and he said, Whoa, niggas, boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Look, there ain't no cure for the summertime blue. s rebel. Sabbath, Sabra c a d a b r a Une pièce sur laquelle on retrouve, entre autres, un solo de Rick Whitman qui venait comme ça ajouter du clavier sur un album de Black Sabbath, c'est-à-dire leur cinquième, Sabbath, Bloody Sabbath, paru en 1973. C'est le premier groupe vraiment heavy metal de l'histoire, Black Sabbath. D'autres vous diront que c'est Led Zeppelin qu'on a entendu juste avant avec Good Times, Bad Times, la pièce qui ouvre leur premier album homonyme de 1969. Ozzy Osbourne considère que le premier groupe de metal de l'histoire c'est Led Zeppelin. D'autres diront que c'est Blue Cheer qu'on a entendu au début du bloc, dont Geddy Lee de Rush.、Il On considère que Blue Cheer est le premier groupe de proto-metal. On a entendu la pièce Summertime Blues, une reprise de Eddie Cochran qu'on retrouve sur l'album, le premier album de Blue Cheer, Vincibus Eruptum de 1968, un bon album de rock très, très bruyant. Vous êtes à l'émission a c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial métal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. On va poursuivre avec trois groupes,、euh, trois autres groupes proto-métal. Dans un moment, on va entendre un trio américain très obscur、euh, qui a eu l'honneur d'être le premier. Absolument le premier à qui on a appliqué l'étiquette de heavy metal au début des années 70. Je parle de Sir Lord Baltimore. On va aussi entendre les Canadiens de Steppenwolf avec un classique dans lequel ils ont utilisé pour la première fois les mots heavy metal dans une chanson. Mais tout de suite, on écoute un trio canadien fabuleux et très connu, des gros travailleurs.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 Crouler de rire au Mondial des amuseurs publics Uniprix d e Trois-Rivières, h o partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages farfelus pour toute la famille. Et sur la scène Noto-Québec, ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le f o u r r i sera contagieux au Parc des Chenaux lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net. Texas Paris présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire. Du 23 au 26 juillet 2010,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 Timor, Le premier groupe auquel on a appliqué l'étiquette de heavy metal au début des années 70, plus précisément dans le magazine Cream en mai 1971. C'est le, le plutôt le journaliste et critique、euh, Metal Mike Saunders qui a mis au monde、euh, ce terme qui a été repris plus tard par d'autres critiques comme Lester Bangs et Dave March qui l'ont a p p l é Appliqué à tous les groupes、euh, lourds et puissants. Sir Lord Baltimore, c'était le premier à recevoir cette étiquette, ce qui est assez paradoxal、euh, vu l'obscurité de ce trio de New York、euh, qui a eu le temps de sortir seulement deux disques à l'époque, deux albums qui ne sont, sont pas très, très bien vendus et dont、euh, je vous ai parlé il y a un bout de temps dans une précédente émission réclessique dans ma chronique sur les groupes obscurs. La pièce qu'on a entendue、euh, s'intitule Hellhound. Elle est tirée du premier et très bon album de Sir Lord Baltimore, intitulé Kingdom Come et paru en 1970. Un très bon album. Le deuxième était、euh, tout à fait moyen, mais le premier était vraiment bon. Juste avant Sir Lord Baltimore, on a entendu les Canadiens de Steppenwolf avec un de leurs classiques, Born to Be Wild, dans lequel ils utilisaient pour la première fois de l'histoire du rock les mots Heavy Metal, Thunder. C'est tiré du premier album du groupe paru en 1968, album homonyme. Au début du b l o c on a entendu un autre groupe canadien, probablement le plus prestigieux de l'histoire, Rush, avec le classique Working Man. Tiré de leur premier album homonyme paru en 74. Il y a un tout nouveau film documentaire sur Rush qui vient à peine de sortir il y a quelques semaines, intitulé Beyond the Lighted Stage, réalisé par les Canadiens Sam Dunn et Scott McFadden,、euh, qui ont aussi fait les films Metal, Headbangers Journey, Global Metal et Flight 666 avec Iron Maiden. Cette fois-ci, Scott et Sam se sont attaqués à, à Rush et c'est vraiment réussi. C'est très bon et intéressant et instructif de voir à quel point ce groupe-là est fascinant et n'a pas volé son succès. Vraiment conseillé, même pour ceux que le nom de Rush emballe plus ou moins. Vous risquez de changer d'avis après avoir vu ce film-là. C'est disponible en magasin depuis deux ou trois semaines. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial métal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. Dans un moment, on va entendre deux autres groupes de pionniers en matière de métal Uriah h e a p et Deep Purple. Mais tout de suite, on écoute une des têtes d'affiche de l'édition 2010 du Heavy MTL.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 Jusqu'à 17h. Avec a v e la troisième, la troisième, mais plutôt la pièce titre de leur troisième album classique Look at Yourself, paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec Speed King, c'est la pièce qui ouvre leur album In Rock de 1970. Et au début du bloc, on a entendu Alice Cooper avec la pièce titre de l'album Billion Dollar Babies de 1973. Je vous rappelle que Alice Cooper sera en vedette.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 ブルー・オ a スター・カール・カール・シティス・オン・フレーム・ウィッド・ロック・ローズをレジオン・デ・ラ・ e ィオ・カンパス、ステ u アショー・デ・メロン・アディ、a セル、ア・セル、a フォー・リヴィアン、シフォー、89.1FM。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 カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ Star burning high above the last f i g a r e it wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer. Not the early one that you wish a p o u t not the northern one. t h a t gods a the sailors, you've got. So gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe. You know, I get so weak. Sometimes I think that life is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. b l a c k n e s s everywhere a little light shines. Avec leur version très originale d'une composition de la Canadienne j o n i Mitchell, This Flight Tonight, c'est tiré de leur album Loud and Proud, paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu Mountain avec Never in My Life, c'est tiré de leur excellent album Climbing, paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Blue o y l Strong Cold avec Cities on Flame, with Rock and Rolls, c'est tiré de leur premier album. Très bon album homonyme paru en 1972. Vous êtes à l'émission r c l a s s i c en compagnie d'Alain l e f e r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial metal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la formation féminine g i r l School.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 I'm the one, s e s t tiré de leur premier album homonyme, Véritable Chef-d'Ouvre, paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Girls' Cool avec la pièce-titre de leur deuxième album, Hit and Run, paru en 1981. Et au début du bloc, on a entendu Ted Nugent avec la pièce-titre de son troisième album solo, Cats Catch Reaver, paru en 1977.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 À l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux 89.1 FM CDC Girls Got Rhythm, c'est tiré de l'album Highway to Hell de 1979. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Rats in the Cellar. C'est tiré de ce qui est, à mon avis, le meilleur album d Aerosmith en carrière, leur véritable chef-d'œuvre Rocks, paru en 1976. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec Hard Times. C'est tiré de l'album Dynasty, paru en 1979.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 a r c h a m b a u l au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site a r c h a m b a u l c a Visitez notre magasin au 2940 boulevard des r Écollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15 sur les livres à prix r é g u l i e r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 On est d Avec un de leurs premiers gros canons, Running Free, c'est tiré de leur premier album homonyme, très très très bon disque, paru en 1980. Juste avant ça, on a entendu Judas Priest avec Living After Midnight, c'est tiré d'un de leurs chefs-d'œuvre. L'album British s t e e l paru lui aussi en 1980. Et au début du bloc, on a entendu Motorhead avec la pièce éponyme, qui est tirée, cette version est tirée de l'album On Parole, le premier qu'ils ont enregistré en 1975.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 du Heavy MTL en fin de semaine. On va poursuivre encore dans la vague de métal britannique du début des années 80, début, fin des années 70 avec des formations un peu moins connues, mais néanmoins excellentes. Dans un moment, on va entendre le premier groupe avec lequel Bruce Dickinson s'est illustré, c'est-à-dire Samson. On va aussi entendre Raven, mais tout de suite, on écoute Saxon avec la pièce-titre de leur deuxième excellent album, un vrai chef-d'œuvre, Strong Arm of the Law. s a l u lui aussi, en 1980, vous êtes à l'émission Rock Classic sur les ondes de C'est Fou 89.1. I just wanna relax. ただ、今年は、ロックラシック、17H。 formation Samson avec laquelle Bruce Dickinson a fait ses débuts. On vient d'entendre Riding with the Angels. C'est la pièce qui ouvre leur très bon disque Shock Tactics, paru en 1981. Juste avant ça, on a entendu Raven avec Don't Need Your Money, Honey. C'est tiré leur premier excellent disque Rock Until You Drop. Paru aussi en 1981. Et au début du b l o c on a entendu Saxon avec la pièce-titre de leur véritable chef-d'œuvre. Deuxième album, Strong Arm of the Law, paru en 1980. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial metal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. Dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe Obscur de la semaine, une formation de metal anglaise qui est apparue dans les années 80, Blitzkrieg. Pour le moment, on va poursuivre avec un autre petit bloc, New Wave of British Heavy Metal. Dans un moment, on va entendre Savage et Et Venom. Mais tout de suite, on écoute un groupe qui a fait paraître deux albums fantastiques au début des années 80. Tigers of Fantangs ou les ondes de la Radio Campus, la station des Ménomandés, la seule à diffuser du rock et du béton à la Trois-Rivières. C'est faux! 89.FM.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 すいません。 la pièce-titre de leur deuxième album Black Metal de 1982. Et c'est aussi la pièce-titre qui a donné son nom à ce style de musique des plus extrêmes. Juste avant ça, on a entendu Savage avec Let It Loose, tiré de l'album Loose and Lethal de 1983. Et au début du bloc, on a entendu Tigers of Pantang avec la pièce Don't Touch Me There, tiré e de leur album Wildcat, leur premier disque qui est paru en 1980. C'est un véritable petit bijou. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial métal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. Je vous parle maintenant de mon groupe Obscur de la semaine. Il s'agit d'un groupe anglais qui est uniquement connu des grands connaisseurs de métal et qui a fait partie de la New Wave of British Heavy Metal des années 80, le quintet Blitzkrieg. Il y a eu、euh, un impact assez remarquable sur Metallica, entre autres, qui ont repris leur pièce、euh, éponyme au, au milieu plutôt,、euh, des années 80. Blake s c r e e t qui a été formé par、euh, l'excellent chanteur、euh, Brian Ross, et qui est allé chercher comme ça des musiciens d'un groupe、euh, absolument obscur. du nom de Split Image et qui,、euh, dans les semaines qui ont suivi, a enregistré un démo de trois chansons,、euh, qui a attiré、euh, l'attention comme ça de l'étiquette metal、euh, neat qui les a signées et qui a sorti la pièce Inferno sur une compilation intitulée Lead Way. Et les deux autres pièces, ils les ont sorties en 45 tours,、euh, c'est-à-dire la pièce、euh, éponyme et la chanson Buried Alive qui ont eu beaucoup de succès auprès des amateurs de métal anglais. Malheureusement, ce fut de courte durée puisque le groupe s'est séparé peu de temps après avoir sorti un démo en concert et Brian Ross est allé former l'excellent groupe Satan qui a sorti un véritable chef-d'œuvre en 1984 l'album Court in the Act dont j'ai déjà parlé ici à l'émission Ecclésique. Pour moi, c'est un des meilleurs disques de métal anglais des années 80. Quatre ans après la séparation de Blitzkrieg, Brian Ross a décidé de reformer le groupe et d'enregistrer un album complet intitulé A Time of Changes en 1985. Un bon disque qui n'a cependant、euh, pas eu le succès auquel il aurait eu droit. Il、euh, faut dire que déjà là, en 1985, leur son à Blitzkrieg commençait à dater et、euh, il ne faisait pas le p o i d s face、euh, aux nouveaux venus comme Slayer, Metallica et、euh, Exodus. Néanmoins, Brian Ross ne s'est pas laissé démonter et il a persévéré en sortant régulièrement des albums depuis. On va tout de suite écouter trois pièces marquantes de cette formation très obscure. Blitzkrieg! Sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!、Enfin! Formation de métal a n g l a i s très obscure, Blitzkrieg avec trois pièces intéressantes. On vient d'entendre la pièce titre de leur dernier album studio, Theater of the Damned, qui est paru en 2007. Ce n'est pas un disque extraordinaire, mais c'est intéressant pour les amateurs de métal anglais traditionnel, disons. Juste avant, on a entendu la pièce Armageddon, une des,、euh, des plus remarquables du premier album de Blitzkrieg, A Time of Changes. de 1985. Et au début du bloc, on a écouté la pièce éponyme du groupe qui est sortie sur 45 tours en 1981 et qui a fortement marqué Metallica, entre autres, puisqu'ils l'ont repris sur le disque Garage Days au début, des, au milieu plutôt des années 80.、Euh, même s'il s'agit en réalité d'un plagiat de la pièce Hocus Pocus de la formation d o r a c l progressif hollandaise Focus. Même si,、euh, Blitzkrieg n'a jamais atteint le haut du PV, e、euh, le chanteur Brian Ross, e、euh, t、euh, ses musiciens ont persévéré,、euh, si bien que Blitzkrieg existe toujours en 2010 grâce à l'appui、euh, des publics allemands et grecs, notamment. Blitzkrieg ont des publics restreints mais très fidèles dans ces deux pays. Ça leur a permis de continuer à exister et à enregistrer des albums malgré tout. Voilà pour cette、euh, petite présentation de Blitzkrieg. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre excellent groupe obscur des années 80 avec un patronyme savoureux du nom de p o u s s y C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission r é c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans ce moment, on va entendre deux groupes dirigés par、euh, des femmes qui ont fait leur marque dans les années 80. Je parle de Lee Aaron et Warlock. Mais tout de suite, on écoute un peu de Shock Rock avec Wasp. À l'antenne de C'est Fou! 89 a Avec Signs of Satan, la pièce qui ouvre leur premier album. Excellent disque, Burning the Witches, paru en 1984. Dor Dorothée p ê c h e la chanteuse de Warlock, continue à faire gagnant. Elle continue à faire、euh, du métal et、euh, le, vraiment le. le Le métal tatoué sur le corps. Juste avant ça, on a entendu la Canadienne Lee Aaron avec、euh, la pièce-titre de l'album Metal Queen de 1984. Elle aussi, elle continue à faire carrière, Lee Aaron, mais pas dans le métal.、Euh, dernière fois que j'en ai entendu parler,、euh, elle était、euh, devenue, elle s'était lancée dans le jazz et c'était pas si mal.、Euh, au début du b l o c on a entendu Wasp avec I w a n n a be somebody c'est tiré du premier album homonyme du groupe paru en 1984. Wasp, il y avait eu de très mauvaises idées. de prendre Metallica en première partie de leur tournée. Ici, au Canada, ben, s m a u v a i s e i d é e puisque tout le monde allait pour voir Metallica. Et Wasp se faisait bombarder copieusement de canettes de bière. J'étais là en janvier 1985 au Spectrum de Montréal. C'était vraiment pas chic.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 Euh, dans un moment, on va entendre Voivod, bien sûr. On va aussi entendre,、euh, là, c'est un trio, Exciter, mais pour, pour l'instant, on poursuit avec un, un groupe qui a connu une véritable renaissance, résurrection, je dirais, l'an dernier grâce au, à un documentaire qui leur a été consacré. Très, très, très bon film. Je parle de Anvil. メジャ i s ジャー、vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Méloval et la seule à faire t o n n e r du vrai rocket du métal à Trois-Rivières. C'est faux,89FM!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 私たち の, の, たのファナルは、私 e ちのフ a ナルのファナルのファナルのファナル é t ァナルのファナルのファナルのファナルの a ァナルのファナル e ファナルのファナルのファナルのファナルのファナ e のファナルのファ o ルのファ i ルのファナルのファナルのファナルのファ le のフ n ナル e ファナルのファナルのファナルのファナルのファナルのフ e ナルのファナルのファナルのファナルのファナルのファナルのファナルのフ e ainsi que beaucoup d'autres. L'abri des f a n a l e le mardi à 19h sur les ondes de Sifu 89.1.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 This is, This is Salut, ici Snake de v o i v o d Vous écoutez l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e r e sur les ondes. C'est fou! Complètement. 89.1 FM. Eva avec Fix My Heart, la pièce qui ouvre leur très bon disque The Outer Limits, le dernier qu'ils ont fait paraître avec Snake dans les années 90. C'est paru en 1993. Juste avant ça, on a entendu un trio d'Ottawa, Exciter, avec la pièce-titre de leur premier album, Heavy Metal Maniac. C'est paru en 1993. Exciter, c'est un des premiers groupes de métal. Je dirais extrême canadien. Au début du b l o c on a entendu、euh, peut-être le premier vrai groupe de m é t a l typique au Canada, Anvil, avec la pièce-titre de leur excellent album. Ça, c'est leur chef-d'œuvre, leur deuxième disque Metal on Metal, paru en 1982. Et je vous rappelle que Anvil fait partie de l'affiche du Heavy MTL, la journée du samedi. En compagnie de Slayer, Megadeth, Testament, Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm,、euh, Rob Alford, Skeleton Witch, Melissa h a l f d e r Mauer et High on Fire. Ça pour les auditeurs du vendredi, c'est donc、euh, demain pour les auditeurs de la, de la rediffusion du mardi. Eh bien, c'est déjà passé. Dimanche, ça se poursuit avec、euh, bon, des, de moins bons groupes, mais、euh, parmi eux, il、euh, y a de bons trucs. d e s s p i c e Icon. Uh, a、yeah, three inches of blood um, um, airborne a、uh, rob zombie Ça se passe au parc Jean Drapeau. Euh, mardi euh, 3 août,、euh, le Summer Slaughter Tour s'arrête plutôt au Club Soda et met en vedette、euh, Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, The Veil、vale、of Maya, Cephalic Carnage et trois autres groupes. Mercredi, Scenic, Intronaut et Dysrythmia seront au Café Campus. Jeudi, pour les amateurs de Death Metal, Johnny Gall Roth seront au Petit Campus. Jeudi 12 août, Paul McCartney. Ça, c'est vraiment pas pour les amateurs de métal, mais c'est très bon. Et c'est au centre b e l l mais malheureusement, c'est sold out. Exodus seront de retour au f o f o n électrique,、Ils、seront de retour en Montréal le mercredi 25 août. Le dimanche 12 septembre, Catatonia, Swallow the Sun et Orphan Land. Ça, c'est très bon, Orphan Land. Ils seront au petit campus. Camelot, Leaves Eye et Blackguard seront au Club Soda le samedi 18 septembre. Le vendredi 24, April Wine seront en i m p é r i e l de Québec. Et le 25, ils seront au Métropolis de Montréal. Immolation Vader et trois autres groupes seront au Foufoun le dimanche 3 octobre. Le jeudi 14, Black Label Society, Children of b o d o m、euh, Clutch et Two Sense seront au Métropolis. Roger Waters présente The Wall au Centre b e l l mardi et mercredi 19 et 20 octobre. Le même soir, le 20 octobre, que Nevermore. Warbringer et deux autres groupes seront au Fofun. Je vais vous parler du tout nouvel album de Nevermore un peu plus tard dans l'émission entre 16h et 17h. Je y aura i pas mal de nouveautés.、Euh, EPK seront de retour à Montréal au Club Soda le dimanche 21 novembre. Le lundi 22 finalement pour les amateurs de Thrash, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et b o n d e d by Blood seront au Fofun é l e c t r i q u e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 Euh, du mouvement、euh, métal progressif assez rapidement. On va entendre f a i t h s Warning, qui est un des premiers groupes américains, peut-être même le premier avec、euh, Savantage, qu'on va entendre tout de suite sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du vrai métal progressif à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM! CFOU 89.1 FM.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 w Avec r n n i g a la pièce One tirée de leur album Disconnected paru en 2000, Fates Warning qui est、euh, un des premiers groupes de métal progressif américain avec Savatage qu'on a entendu au début du bloc avec la version en spectacle de Taunting Cobras qui ouvre leur album Japan Live 19 four, 1994. Et entre les deux, on a entendu Dream Theater, une des plus grosses pointures du genre au monde avec la pièce Six O'Clock qui ouvre leur album Awake paru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 On va entendre Slayer et Exodus qui sont à peu près. On pourrait dire que ce sont les inventeurs du genre en compagnie de Metallica. Qu'on écoute tout de suite. Metal Militia, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! <rire> そう。<laughs> This is Gary Holt from Exodus, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Exodius A Lesson in Violence est tiré de leur premier album, véritable chef-d'œuvre du mouvement Thrash. i a l l u en 1985. C'est dommage, mais à mon avis, ils n'ont jamais eu la reconnaissance à laquelle ils auraient eu droit en tant qu'instigateurs du mouvement Thrash. Ne, on n les considérait même pas comme étant partie du Big Four. Big Four qui est、euh, constitué de Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax.、Ouais, Moi, e x o d i u s passe bien avant Anthrax. Juste avant ça, on a entendu Slugger avec The Antichrist, pièce tirée de leur premier album. Très, très bon disque, Show No Mercy. Un peu aussi sous-estimé cet album, qui est paru en 1983, la même année que Kill Em All de Metallica, dont on a entendu un extrait au début du bloc, la pièce Metal Militia qui clôture l'album. Vous êtes à l'émission Rec Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Metal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. On va poursuivre dans cette veine thrash dans un moment. On va entendre justement Anthrax et Suicidal Tendencies, mais tout de suite, on poursuit avec un des groupes qui est à l'affiche demain soir. Si vous écoutez l'émission en direct le vendredi, Megadeth! Es 89.1FM!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 Le Service aux étudiants pour vous, avec vous. Le plaisirs Le plaisirs... temps des plaisirs est fini. Le temps des Le comment... fini. Tracks avec Skeletons in the Closet, une pièce inspirée par une histoire de Stephen King, Apt Pupil, qu'on retrouve sur l'album Among the Living de 1987. Juste avant ça, on a entendu Suicidal Tendencies avec War Inside My Head, c'est tiré de leur deuxième album. Join the Army de 1987, album de transition sur lequel on pouvait voir que Suicidal Tendencies prenait un virage, passé du punk hardcore au thrash metal. Au début du blog, on a entendu m e g a d e t h avec Peace Sells, but who's buying? C'est tiré de l'album du même nom, paru en 1986, le deuxième album du groupe. Et une chance, quant à moi, pour Metallica que Dave Mustaine était là en partie pour écrire les deux premiers albums.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 On va poursuivre toujours dans le métal thrash, mais avec la deuxième génération, je dirais, de groupe du genre. Dans quelques minutes, on va entendre Sepultura. On va aussi entendre les débuts du Death avec Carcass. Mais tout de suite, on y va avec l e s Allemands de Creator. Some, some pain will last. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus.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 そう。<but S 2> <laughs> C'était vraiment musclé. Carcass avec Keep on Rotting in the Free World. C'est la pièce qui clôture le leur dernier album, Swan Song, paru en 1996. Carcass, c'est pas mal les premiers, parmi les premiers à avoir été les instigateurs du mouvement death metal mélodique. Justement, ça, on a entendu Sepultura, les Brésiliens, avec Mass Hypnosis, c'est tiré leur album b e n e a t the Remains de. 1989, Beneath the Remains.、Euh, on a entendu au début du bloc、euh, Creator avec Some Pain Will Last.、Euh, ça, c'est tiré de l'album Extreme Aggression paru en 1989. C'est un de leurs très bons albums, Extreme Aggression, Aggression, plutôt.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 On va entendre entre autres Iced Earth et Alice in Chains, mais tout de suite, on poursuit avec une formation qui a vraiment eu beaucoup de succès dans ces années. Je parle de Pantera. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule à diffuser du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.fm!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 C'est fou, à l'UQTR. t r a voie, m e u T'as a voie, meuf. Earth, avec la pièce I Die for You, c'est tiré d'un de leurs albums les plus marquants en carrière, The Dark Saga, paru en 1996. Ice Earth, qui est un des rares groupes à avoir persisté dans le métal dans les années 90, dans les, années, les mauvaises années pour le métal. Et c'est tout en l'honneur de John Schaefer qui dirige cette formation depuis les années 80, le guitariste John Schaefer. Juste avant ça, on a entendu Alice i n c h a i n s avec Them Bones. Bones C'est tiré de leur deuxième album, Dirt, un v é r i t a b l e classique, paru en 1992. Et au début du bloc, on a entendu Pantera avec Mouth for War. C'est un des grands groupes de metal à avoir eu vraiment pas mal de succès dans les années 90. Cette pièce, elle est tirée de l'album Vulgar Display of Power, paru en 1992 aussi.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 Vers 16h30, je vais vous présenter d e s nouveautés, c'est-à-dire les albums de Nevermore, Witchery et s a w y Work. Mais d'ici là, on va y aller avec des formations qui sont à l'affiche en fin de semaine du Heavy MTL. Des formations、euh, qui sont considérées comme relativement nouvelles et récentes, bien que certaines existent depuis au、euh, moins une dizaine d'années. Dans quelques minutes, on va entendre Mastodon et Skeleton Witch, mais tout de suite. On écoute High on Fire avec la pièce titre de leur dernier très bon album, Snakes for the Divine. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et s la seule, absolument la seule à diffuser du rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 8 9 FM. n up.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 Formation de l'état de la Géorgie au sud des États-Unis. Mastodon avec la pièce Hearts Alive, tirée de leur album Leviathan, qui est paru en 2004, album qui les a mis un peu sur la carte. Mastodon qui font évidemment partie de l'affiche du Heavy MTL de la journée du samedi, tout comme la formation qu'on a entendue juste avant, c'est-à-dire Skeleton Witch avec la pièce Longing for Domination, qui est tirée de leur dernier album studio Breathing the Fire, qui est paru l'automne dernier. En fait, Skeleton Witch ont seulement deux albums.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 sont sortis depuis un an et quelques. Ceux Qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont y trouver sûrement des trucs qui vont les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au w w w r o c k l a s s i c n e t Et parlant de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album du Quatuor de vétérans de Seattle, Nevermore, groupe de power thrash metal qui est devenu avec le temps un groupe tout simplement de metal progressif. Évidemment, quand on parle de Nevermore, Ils sont plus métal que progressif. Je les ai vus en concert il y a une dizaine d'années. Je les avais trouvés tout à fait excellents, très efficaces. Un spectacle extrêmement métal par des types absolument fiers. Porter cette étiquette euh, métal.、Euh, D'ailleurs, à leur début, dans les années 90, on leur avait fait miroiter un contrat de disque、euh, à la condition que le groupe、euh, rejette, laisse tomber、euh, l'étiquette et l'image métal et、euh, que le groupe fasse plutôt du grunge, ce qui était、euh, un style tout à fait en vogue à l'époque à Seattle. Chose que le, le chanteur a carrément refusé, Warren Dane,、euh, quitte à rester dans l'ombre、euh, pendant quelques années.、Euh, ce qui a été le cas puisque le premier album homonyme de Nevermore est sorti uniquement en 1995. Depuis ce temps-là, ils en ont sorti six, dont ce nouveau, The Obsidian Conspiracy, que je trouve assez réussi.、Euh, question de vous en faire une idée, on va tout de suite en écouter、euh, deux extraits parmi les meilleurs. The Obsidian Conspiracy de Nevermore. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans.、Hein? you、yeah. d Entendre deux extraits parmi les meilleurs tirés de leur、euh, tout nouvel album, The Obsidian Conspiracy, qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre la pièce Without Morals avec un texte、euh, des plus remarquables. C'était précédé de la pièce You Poison Throne. Ce n'est pas le meilleur album de Nevermore. Je pense que Dreaming、euh, Neon Black et、euh, Dead Heart in a Dead World étaient meilleurs, mais、euh, c'est un bon album de Nevermore. En tout cas, ça mérite un 8 sur 10. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial metal afin de souligner la tenue du Heavy MTL en fin de semaine. Je vous parle de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album de Witchery intitulé Witch Krieg qui vient tout juste lui aussi de paraître. Cinquième album complet pour cette formation de thrash suédoise qui existe depuis 1997 et qu'on pourrait qualifier de Super Group, puisqu'on y retrouve différents membres de d'autres formations prestigieuses de la scène métal scandinave, comme le guitariste Patrick Jensen de The Haunted, le bassiste Charlie D'Angelo de Arch Enemy et le batteur Martin Axe de Opeth. À l'origine, le groupe a été formé quand,、euh, Witchery, quand le, le, le, le, guitariste de Satanic Slaughter, Stéphane Dark, a décidé de mettre tous les musiciens de son groupe à la porte. Un groupe qui était constitué à l'époque des guitaristes Patrick Jensen et Richard c a r p s le chanteur Toxin et le batteur Mick. Les quatre musiciens ont,、euh, alors recruté Charlie D'Angelo, qui jouait avec Merciful Faith. À l'époque, et ils ont sorti un premier album en 1998 intitulé Restless and Dead, qui donnait dans le thrash moderne, mais avec des grosses tendances mélodiques. Des années 80, résultat des influences du groupe parmi lesquelles on peut citer Judas Priest, Wasp, Black Sabbath et Accept. S'en sont suivis trois albums qui ont eu la faveur des connaisseurs de métal scandinaves, dont en particulier l'album Don't Fear the Reaper, que j'ai bien aimé personnellement et qui est paru en 2006. Au début de cette année, on a appris、euh, le départ、euh, du chanteur original,、euh, Tony Toxin,、euh, c a m p n e r qu'on a remplacé par le très coloré chanteur de la formation de black metal euh, culte、euh, m a r d u k c'est-à-dire Legion, qu'on retrouve sur ce dernier、euh, Witchery, qui, comme je l'ai dit, est intitulé、euh, Witch Creek, et sur lequel、euh, on r e trouve aussi une pléiade de gros noms qui sont venus faire une apparition. On parle de grosses pointures comme k e r r y King, The Slayer, Hank Sherman de Merciful Fate, Andy l e r o c q du groupe de King Diamond, <coughs> Gary Holt et Lee Altus de Exodus et Jim Duncan de Dark Angels. Et s donc,、euh, en plus d'être un super groupe,、euh, c'est un album rempli de gros dons de métal extrême. Évidemment, ça décape et ça arrache au max. On va tout de suite aller en écouter deux pièces. C'est question de vous en faire une idée en commençant par.、Euh, La pièce titre sur laquelle on retrouve un solo de k e r r y King de Slayer, Witch c r e e k de Witchery, à l'antenne de la radio Campus. La station d é v é n e m e n t s est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est fou! 89.1 FM. I'm gonna make De Supergroup suédois, puisque les membres, le groupe est composé de membres prestigieux de d'autres formations de la scène scandinave. On vient d'entendre deux extraits parmi les meilleurs tirés de leur tout nouvel album w i c h Krieg, qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre The God Who Fell From Earth, sur laquelle on retrouve. Un solo de Hank Sherman, Sherman de Merciful Fate. Très bonne pièce. C'était précédé de la pièce titre Witch Krieg qui ouvre l'album et sur laquelle on pouvait entendre un solo de k e r r y King de Slayer lui-même. C'est, u、euh, c'est un bon album, mais je ne l'ai pas autant aimé que leur précédent, dont Fear the Reaper, que j'avais trouvé vraiment bon. Mais ça vaut quand même 7,5 sur 10. Très belle pochette en passant.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 Je l'ai dit souvent, s'il y a un genre que je suis tout à fait incapable de supporter dans le métal, c'est bien le metal core、euh, qui me rebute tout à fait. Aussitôt qu'on retrouve le suffixe core dans l'étiquette qu'on appose au groupe,、euh, ça agit comme un puissant répulsif à mon égard. Néanmoins, dans le cas de Soy Work, je dois avouer que je trouve certains de leurs albums intéressants comme A Predator's Portrait,、euh, Natural Born Chaos et Stabbing the Drama que j'ai trouvé bon. Euh, ça n'a donc pas été une torture pour moi d'écouter、euh, ce nouveau disque,、euh, même si、euh, je continue à trouver、euh, complètement nul cette dualité,、euh, dualité des voix euh, claires euh, et affectées, avec、euh, une voix、euh, débile, hurlée.、Euh, en fait, malgré ça, je trouve que c'est un bon disque de Soy Work. Rien pour se ruer chez les disquaires, mais ceux qui aiment、euh, le groupe et le genre devraient l'apprécier, surtout que le disque.、Euh, Marque le retour du guitariste Peter Wishers, qui avait quitté le groupe il y a cinq ans. Chose qui semble réjouir beaucoup les fans de Soy Work. On va en écouter une pièce de cet album de Panic Broadcast. On va écouter la pièce Night Comes Clean. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Soy Work avec la pièce Night Comes Clean, tirée de leur、euh, tout nouvel album The Panic Broadcast, que j'ai trouvé bon malgré mon aversion marquée pour le metalcore. Soy Work est,、euh, est probablement le seul groupe du genre que j'arrive à apprécier, ce qui est vraiment tout un exploit dans mon cas.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 La b r i g u e e t le f a n a l qui est la seule émission consacrée au Power Metal et au Metal Progressif, euh, et euh, elle tire sa révérence comme ça après dix ans. Donc,、euh, Michel va vous présenter de l'excellent Metal Mélodique pour la dernière fois jusqu'à 21 heures. La semaine prochaine, avec c l a s s i q u e je vais vous présenter un spécial 1970, une des plus belles années de l'histoire du rock. Il y a plein de bons albums qui sont sortis cette année-là. Je vais aussi vous parler d'un groupe très obscur qui a sorti un seul et unique album homonyme en 1970 et qui portait le joli nom de Pussy. Je vous laisse avec une dernière pièce. On va écouter un des très bons groupes de vétérans à l'affiche au Heavy MTL, Testament, avec la pièce Careful What You Wish For.